Moi je fais comme papa Pareil en plus petit Moi je fais comme papa C'est lui qui m'apprend la vie Les murs c'est fait pour aller Réter l'opinion Et plus qu'on les répète plus qu'on a raison Alors moi dans l'escalier J'écris que mon voisin palier, On a plutôt intérêt à s'en méfier Ma petite copine Elle dit que c'est pas bien Mais les filles ça comprend jamais rien Moi je fais comme papa, pareil en plus petit. Moi je fais comme papa, c'est lui qui m'apprend la vie. Pas réglés les animaux, c'est bête et méchants. Il y en a même qui croquent les petits enfants. Alors moi y'a a pas de raison, je vise les moellons à la fonde, ou bien j'arrache les ailes aux papillons. Ma petite copine elle dit c'est pas bien, mais les filles ça pleure pour rien. Moi j'ai fait comme papa, pareil en plus petit. Moi je fais comme papa, c'est lui qui m'apprend la vie. Dire qu'on a tant de mal à joindre les deux bouts, quand il y en a qui savent pas quoi faire de leur sous. Alors moi y a pas de raison je fise les poils à la fronde ou bien j'arrache les ailes aux papillons. Ma petite copine elle dit que c'est pas bien, mais les filles ça tremble pour en rien. Moi je fais comme papa Pareil en plus petit Moi je fais comme papa C'est lui qui m'apprend la vie Des fois pour remettre en place la société Rien ne vaut qu'une bonne grève Et c'est gagné Alors moi c'est dans la rue Que je m'entraîne avec Lulu À coups de chaîne au vélos oh, Ma petite copine elle dit que c'est pas bien Mais la vie des filles ça compte pour rien